Et avec ces 10 000 tonnes de fabrication, on utilise à peu près 2.000 tonnes de farine, on utilise 1.000 tonnes de beurre, 1.000 tonnes d'œuf, puis une variété d'ingrédients qui vont de fruits à des arômes et asuakere yakinga bellatendituzue boncolak productuak isan On va retrouver nos produits autant dans des dans des chaînes hôtelières, chez les petits artisans euh, restaurateurs dans euh, tout le service public qui peut être des continues scolaires le milieu de l'armée euh, hospitalier etc vous mangez du bon colla sans le savoir j'espère que vous l'appréciez nos produits effectivement ne sont pas étiquetés à la marque il sendu, et egiazko partizta egileekin pausu importantea da bereziki nazio artekoari begira. Loran da ben. L'importanza konvan ezi nuz eo terretuar. Eo terretuar ili il valorizei ala internazionalizia. Importanta dena eta guk hemen saltzen duguna da lugaldea. Lugalde valorizatuada nazio artian eta argotasun bat da hala ere txinatarrak, japoniarrak japonia edo korearrak egizibitzen den dituzulaik. Egoerdean ostatuen jaterakoan, gure produktuak erakutsi ahalizaita eta horren gibelean enprisaren historikoa egitia. Hori erosten duteen Euskal Egiaren parte bat. eta frantses pastzzeriaren jakitateea. Euh, Abek biton du losborfer dapatiizriuela Frantsez kizaset. Bereikutza polo hortan laurehun mila euroko inbertioa egindu du bonkolak